Herriotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko sortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak. Arathaléane, bonsoir à tous, euh, nous nous retrouvons donc comme tous les quinze jours pour parler de sujets divers et variés autour de la question des migrants et euh, aujourd'hui nous n'allons pas déroger à la règle et nous débuterons l'émission avec euh, la présentation du collectif Les, les Amoureux au Ban et pour cela nous serons en ligne avec euh, Audrey qui est euh, qui est membre active de, de ce collectif, puis nous, nous poursuivrons avec euh, l'évocation d'un projet en cours d'élaboration qui aboutira au, au mois de mai à un procès euh, intitulé le, le procès de l'enfermement des enfants étrangers. Et enfin, nous terminerons avec les habituelles recommandations culturelles. Et aujourd'hui, je vous parlerai d'un groupe qui s'appelle les Ogres de barbac De tu es donc bénévole à la CIMA de, de, de Bayonne et ton euh, parcours personnel t'a conduite à, à rejoindre ce collectif des amoureux au banc. Et euh, ce soir, tu es avec nous à, à l'antenne pour justement nous en parler. Je vais donc te laisser euh, entièrement la parole d'ici quelques secondes, car euh, en étant au, au stade des babu, des balbutiements en escarage, ça sera silence radio pour moi, pendant les, les, les minutes qui vont suivre. Il escarce, ça <rire>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 podlane bicoté mixte batt ferda frantsiarren edo iparaldearen kasuan isengoda frantchese nacionalitatzea duen pertsona batek eta atzerritarte batek ohatzen duten bikotea el quartier les amoureux du bon public surtout senn bimilla s'aspige a renourterne montpellier ilian sima del quartier ac Bikote mixtoek, kolektiboki mobilizatzea erabaki dute, familian bizitzeko eskubidearen alde bohokatzeko. Frantzian, dotzen abat kolektiboan dira, iri nagusietan bereziki. Lehen elburua, bikote laguntza juridikoa eskaintzea da, aier eskubideak buruz, aholkoak emanez, edo atera bide juridikoak proposatuz. Bigarrenik, diskriminazio gen da. Egoera hau, gaurko emigrazio politika xenofobikoari lotua da, eta txalaketa komunikabideetan aktibo izanez plazaratzen da. Egoera kaipatuz eta mobilizazioak antolatuz adibidez prefekturen aurrean edo errikoetxen aurrean. Lema nagusia, elkartearen lema nagusia, maite minduaren autu librea da, maitasunaren eskubidea, maitasunak ezpaitu mugarik ez eta kolorerik. Beraz, oinagrituko nainz, txosten batean, elkarte horrek publikatu duen txosten batean, lekukotu aipatuz eta maite minduen bisian diren etapa ezberdinak aipatuz, haien bidezaila patzi marratuz. Lehenik, maite minduen bizian, edo zonbait denbora pasata, bada ezkontza Eta eskontza patuko dugu nola pasatzen den uh, frantxez uh, estatu barnean. Diakin bar da, lehenik, konstituzioak zigurtatzen duela ezkontzeko eskubidea. Frantzian egoiteko titulu erregular bat, ukan ala ez. Hori ezta da oztopo bat. Baina errealitatean, ez da ala. Gertatzen da, bat est tout est là est-ce qu'on ne sau pasunaï est tout et à et la les coco la boubatte et la cour après deux tentatives de dépôt de dossier pour nous marier dans notre commune dans le gar nous avons dû nous unir dans une autre ville grâce à la complicité de notre réseau d'amis tout d'abord nous avons pris rendez-vous avec la mère de notre ville pour lui demander de nous marier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 Hauzapesak ere inkesta bat eskadezake prokuradorea abisatuz. Maitasunaren neurtzeko, galderak pausatuz, eh, arrigarriak diren galdera batzuk pausatuz. Erikoetxearen argudua, kasu horietan, eskontza txurien aurkako borrokada. Alta, legez, ezin dute eskontza bat ezestatu, titulu irregulara dela eta kasu horretan les amoureux au ban public el carte el carte au rec tribunal et el tartearen lana hortan datza hainbat ostopoa edo inkesta edo taiz ordu eta egoera irregular jatelarik hainbat trampa pertsona horren urunseko edo kampora tseko hor dut ere beste lekukotasun bat hori aipatzen duena « Votre problème, madame, c'est que vous souhaitez vous marier avec un étranger », me répond au téléphone une fonctionnaire de la préfecture de Metz. Mon compagnon avec qui je vivais depuis mars 2007, homme merveilleux que je connais depuis plusieurs années, arrivé en France en janvier 2006, a été expulsé le 19 décembre dernier. Nous avons déposé un dossier de mariage à la mairie de Metz en octobre 2007, convoqué le 10 décembre à l'hôtel de police de Metz, mon fiancé, et dès notre arrivée, placé en garde à vue, le piège. » Dans l'après-midi, le préfet de Moselle ordonne son placement au centre de rétention et sa reconduite à la frontière. Mardi 11 décembre, il passe devant le juge des Libertés qui, malgré les éléments du dossier, le maintient en rétention. Dernier espoir au tribunal administratif de Strasbourg le jeudi 13 où le juge confirme la décision du préfet. Les plaidoiries remarquables de nos avocats ont été vaines. Aujourd'hui, mon compagnon est au Cap Vert. Les bancs sont publiés à la mairie de Metz je regroupe les pièces nécessaires pour le dossier de demande de visa, en vue de mariage que j'enverrai à Armindo. Celui-ci le déposera à l'ambassade de France du Cap-Vert. Mais mon inquiétude est grande quant à l'obtention de ce visa. Combien de temps allons-nous être séparés Au nom de la loi, rendez-moi ma moitié, Virginia. Je suis très heureuse de vous dire que je suis très heureuse, je suis très « Est-ce qu'on s'a de l'État ?»« Cachique impossibilité de l'État ?»« Vietnam et au Bielorussiaco consuladoek »« Est-ce Extrait de la liste des pièces demandées par les consulats de France au Vietnam et en Biélorussie Justificatif de ressources. »« Dernier avis d'imposition sur le revenu, ainsi que les trois derniers bulletins de salaire. »« Justificatif d'hébergement. »« Titre de propriété ou bail de location. »« Attestation d'accueil valable au moins trois mois. » Délivré par la mairie du lieu de sa résidence. Justificatif de moyens personnels du demandeur de visa, compte et carte bancaire avec un montant de 4500 dollars. Justificatif des moyens de subsistance en France du futur conjoint français. Trois derniers bulletins de salaire ou dernier avis d'imposition sur le revenu attestation bancaire certifiant l'existence et le fonctionnement normal du compte justificatif de ressources du ressortissant étranger attestation bancaire ou bulletin de salaire cette liste n'est pas exhaustive et la présentation d'un dossier complet n'entraîne pas la délivrance automatique du visa frais de dossier non remboursables 99 euros au règleac kotan etfranc éité àstat se nous mi côté gayennec est-ce qu'on t'a qu'où je passe tout ce qui est à Tsyrian Les moi ils sont venus me mettre un matin Hélas sur la route de Ré, mauvais destin C'est là-bas que j'ai perdu tous mes biens En trahissant laïvement tous les miens Mais ne vous l'avez- je pourtant pas prédit-vous mes amis Cette chanson vous est un peu dédiée Me laissant une chance de me justifier Sur ce temps qui vous fie d'ailleurs merci bien les soucis Preuve quand même que rien n'est jamais perdu Qui a toujours une trace pour le traître vaincu Pour moi l'ami qui jour après jour devint à l'inconnu, appelez vous c'était hier pas si longtemps Un soir décidé j'ai changé de camp Mettant dans le grenier de l'oubli mon utopie Moi la grande gueule des chemins rebelles Une nuit mes idées où se sont fait la belle Pour des yeux marrons, cheveux bruns, bref pour une belle Qui avait la couleur des promenades La douceur du parfum des grenades Qui justifiait son titre de bombe de grenade Mais prières ne lui en voulait pas trop Autant vrai qu'elle m'ait retourné le cerveau Je fus moi-même juge condamné, coupable, truand bourreau Enfin donc un soir j'ai changé de peau J'ai mis une belle écharpe, des gants, un chapeau Malheureux j'ai consciemment perdu la mémoire J'ai pris le ticket pour le triste bateau Celui qui vous dérive au fil de l'eau Et vous mène peu à peu dans un bien triste brouillard J'ai pas fait semblant de toucher le fond Bien sûr j'ai pris l'alcool pour compagnon Juste à gauche de la nuit les poches pleines de hasard J'ai joué l'euro rôle des billets de comptoir L'alcoolique de service des fins de bar Celui qui traîne-moi et m'ont dit deux, trois coups à boire C'était Fredo, le rigolo du quartier Le gentilhomme, le brave, le bien-aimé Celui qui a toujours le sourire mais qui nous fait pitié Et un soran homme a sauvé la vie C'était pas Jésus, c'était pas Dieu de pardi Juste un homme de passage qui avait bien vécu, un sage Il connaissait mon prénom, quel hasard Puis il m'a dit, je t'échange une histoire Contre ta liberté, assurément j'ai accepté et j'ai mis du temps à me rendre compte que comme m'a dit ce sage à la fin du conte, as touché fond du fond, soit tu crèves, soit tu... Vous êtes, vous êtes donc sur Anjita Eratia, l'émission Gouré Konka et nous sommes avec Audrey. Donc Audrey, tu évoquais avant l'intermède musical le, le mariage des couples mixtes en France mais euh, il existe une, une autre procédure dont je te laisse nous, nous dévoiler tous les secrets. Bai, hori da, epatzen nuen eskontzaren kasua frantzian egiten alderarik, baina askotan ostopoak baitira eta bisadoa ez baita lortzen, bikote geienek ezkontza atzerian egitea hautatzen dute. Beraz, eskontza batek atzerian, prozedura luze bat suposatzen du, badira, eta pa ezberdinak, Lehena, hainitzetan, Eskontza tradizionala, erian bertan egitea. Oituren arabera, adibidez, Senegalen ospatzen bada Eskontza bat, Senegaleko legeen arabera Eskontza egitea. Bigarredik, bigarrenik, eh, ospatu berda Eskontza eh, hori ere frantses kontsula doan. Nahi badugu Eskontza hori legez, Validoa edo legezkoa izaitea frantxese estatuan. Eta horretarako, kontxulado frantxeseak eskatzen du CCM baten lor pena, orduan CCM, frantxesez da, en certificat de capacitea amarriaz. CCM hori, inkesta bat da, bikotea e, igorria da kontxuladorat eta galdezketa baten pasatzeko, orduan baditut hor galdera horien adibide batzuk, Beazitzutzen ditut hori uh, zenean, kanxetik euskarra nu uh, Nun eta noiz ezagutu duzu elgar, zointzuk izan dira zuen egon aldi ezberdinak, zoinda zure eta bere ikasketa maila, zeinda zure eta bere lana, zerren egitera etorizira senegalerat, norizango da zure maite lekukoa, pentsatu otetu zuen ezkontza harropa bati, zuen gurasoak ados dira eskontzarako, ez ote dio zuin posatzen frantzian bizitzeko autua, bere zure gurasoak senegalerat etorri ote dira, zoinda bere izen osoa eta bere telefono zenbakia eta baita ere bere elbidea, nola deitzen dira bere gurasoak, zointzuk dira beren elbide eta telefonoak, nola deitzen dira bere anai ahibak, Zoinzuk dira bere diru itzrriak prestatu ote diozu diru kopuru bat, eli izan ezkonduko ote zate Frantzian, nork pentsatu du hezkontzarariilehenik eta zergaitik hain zitte, dira zuen proiektuak eman komunean, zer pentsatzen du emmazteetaz, beraz galdera askotan gizuna musulmanan delaik. Badaki, lortzen alduela francesnazionalitatea bosturte ondoren, zure gurasoak ezagutzen ote ditu, pentsatzen ote duzu erlazioak e, iraungo duela, nini proiektuak ote dituzue, eta bidai proiektuak ez ote diskiozu inpozatzen. Hala, gertatzen aldiren galderen adibide batzuk, beraz, CCM horren lortzeko susiamaren erantzunen arabera prokuradorearen abisatzea eduez eta jakin berada prokuradorea abisatua de la ric procedula oraindik lu satsendra hori dena eta, ezkontzaren transkripsioa eskatzen da lortueta, Nantes irian francian transkripsioa lortua de RIC, familiak, eh, familiako libreta le livret de famille lortzen da, eta libreta hori igortzen da atzerirat adibideontan senegalerat Gero, libretarekin atzerritar jatorria duen maitiminduak, E.P. Luzarako bixado baten galdera eginen du kontsula duen, visa lontzezur Horrek denak prozedura horrek, suposatzen du minimo, zinez minimo, minimo, urte bat eta hainbat joan din Frantzia eta jatorrizko egiaren hainbat fresa eta hainbat hainbat streza baita ere. Batzuek duela iru urte goitatzen dute aien esko intzaren transkriptzioa nantesen. Eh? Iru urte pasadira eta ez dute oraindik lortu transkriptzioa. Una kontsula doan pasatzen aldiren ere momentu batzuen azalpena leku-kotasun bat erakuriko dizuetu horrein.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 Comment savoir si ma future ma femme a de la famille en Europe si on n'en a pas parlé Et ce n'est pas un sujet de discussion entre deux futurs conjoints, du moins pas prioritaire. À quoi sert-il de demander si ma future femme connaît mes parents alors que je pourrais avoir rompu tout lien avec eux Il n'y a rien de probant dans ces questions. Pourquoi demander à ma future femme si elle a déjà eu des copains étrangers auparavant Tout cela est totalement déplacé et est en violation de nombreuses conventions sur les droits de l'homme indi transcription En mai 2006, mon ami marocain et moi avons décidé de nous marier au Maroc. Nous avons déposé le dossier pour obtenir le certificat de capacité à mariage en juillet 2006. Et nous nous sommes mariés le 23 octobre 2006. La demande de transcription a été déposée au consulat de France à Casablanca le 6 novembre 2006. Après plusieurs mois d'attente, nous avons cherché à savoir où en était notre dossier. Je n'ai pu obtenir aucune réponse à mes appels téléphoniques, à mes mails, à deux courriers recommandés adressés au consul. Fin septembre 2007, j'adressais un courrier recommandé à l'ambassadeur à Rabat. Pas de réponse non plus. En désespoir de cause, j'ai envoyé neuf courriers recommandés à divers députés, ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères et à madame Ramayad, pour connaître la suite donnée à notre demande de transcription. Ce n'est que début décembre 2007 que j'ai reçu un courrier de la sous-direction de l'État civil et de la nationalité de Nantes. Ce courrier m'apprenait que notre demande de transcription avait été adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes le 12 novembre 2007. Notre dossier est resté dans les bureaux du consulat pendant un an sans raison. Aujourd'hui, on attend toujours la réponse du procureur.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 Bon Eta orren ondokit, buka moi-même, nous sommes nous nous sommes connus à Paris en février 2003. Nous avons partagé notre vie jusqu'en mai 2005 où il a accepté de regagner son pays, le Sénégal afin de faire une demande de visa et ainsi me rejoindre pour nous marier. Sa demande a été refusée. Notre relation n'a pas pour autant cessé. Nous avons pris la décision de nous unir au Sénégal. Nous avons fait toutes les démarches demandées par l'ambassade. Et notre mariage a eu lieu le 21 juin 2006. Puis, nous avons demandé sa transcription, afin d'obtenir un livret de famille français. Document nécessaire pour faire une demande de visa long séjour En octobre 2006, après avoir attendu quelques mois, j'ai reçu un courrier de l'ambassade m'annonçant qu'on suspectait un mariage de complaisance et que le procureur de Nantes avait été saisi. Le temps s'est écoulé. J'ai accouché seule de notre fils le 9 mars 2007. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier du procureur m'annonçant qu'il ne comptait pas annuler notre mariage et qu'il avait demandé à l'ambassade de procéder à la transcription. Ce qui a été fait. J'ai reçu mon livret de famille fin avril. Je pensais enfin que j'avais retrouvé mon mari. Je lui ai envoyé le livret, il a fait sa demande de visa, Et depuis, pas de nouvelles. Ils ont conservé son passeport et ils ont dit à mon mari « On vous appellera. » Plusieurs fois, celui-ci est allé à l'ambassade, mais on lui dit à chaque fois que la demande est en cours. N'en pouvant plus d'attendre, j'ai demandé à notre avocat de faire bouger les choses, ce qu'il fait en ce moment en espérant que cela aboutisse bientôt. Je tiens bon, même si parfois c'est difficile, car j'ai notre fils à élever, alors j'affronte ma vie professionnelle et ma vie de femme isolée, malgré moi. Mon mari et moi, nous appelons, nous nous appelons chaque jour afin que notre fils puisse entendre la voix de son père. C'est déchirant vraiment. Je n'ai pas mis un enfant au monde pour l'élever seul. Il faut que son père soit présent. Nous avons plein de projets, mais pour le moment, nous sommes bloqués. Rien ne peut se réaliser. Je vous épargne les détails de tous les frais que cela engendrait. Transport, téléphone, mandat, DHL, compte tenu de mon unique salaire. Hara, orduan hori hori dena ezkontzaren zat, ezkontza lortzeko eta bikotea lasaiki bisidadin frantxez lugalde bagnean. Baina ez uste frantzian delarrik edo direlarrik, elgarrekin gauzak konponduak direla, bat ere, hau da beste bidezaila, maite minduan bidezaila frantxez lugaldean bertan, maite minduak frantzian direlarrik. Atzerritik datoren maite minduak, bisado ona du bere eskoetan. Baina orain, titulu bat eskatu behar du prefekturan. Eta oraindik dik oztopoak ager daitezke. Urte bat itxoin behar da askotan, karta ona ukan arte. Anartean, bakarrik bitarteko paperak ukaiten gira. Rezipize delakoak, iru hilabetekoak. Jakin ez azue, rezipize horiekin ez dela bate eres lan baten aurkitzea askotan enplegatzaileak, ez zute bate maite rezipize delakoak dituzten pertsonak. Batzutan ere, poliziak kontrolak egiten ditu maite minduen etxeetan. Ikusteko ea egia azki elgarrekin bizi diren. Kontrolatzen dituzte arropak, ahmairuetan, eta baita ere galdera bortitz eta xanoak ez direnak pausatzen dituzte. Les policiers sont venus chez nous un après-midi vers 16h. Ils ont eu de la chance de nous trouver tous les deux, car nous travaillons et on n'est pas souvent ensemble à l'appartement. On nous a posé toute une série de questions. Quand on s'est connu depuis quand on est ensemble, la date de notre Pax, on ne se rappelait plus précisément, etc. Puis ils sont allés dans la salle de bain, voir les dents Ils ont visité la chambre pour vérifier s'il y avait ses habits, etc. Ça fait bizarre de voir la police rentrer comme ça dans son intimité et de subir un interrogatoire comme si on était des hors-la-loi. La police a été en train de se faire. C'est ce que je disais, dokumentuak arab beritzerakoan horrek ran du karta bukatzen denean urte batekoa askotan urte honen bukaeran karta berri bat eskatu berda. da eta araberitzzerakoan berriz dudak edo eztatzeak edo kontrolak una azken lekukotaxun bat kasu hori buruz 3 ans et demi d'amour 3 ans de mariage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 On nous reproche de ne pas avoir de vie commune au motif que mon mari a vécu entre Paris et Montpellier l'année dernière pour des raisons professionnelles. Nous vivons comme des prisonniers. Mon mari sans papier ne quitte plus la maison, vérifie si la porte est bien fermée, ses nuits sont remplies de cauchemars, son activité professionnelle est mise en veille, la précarité s'installe. Pour ce qui me concerne, je ne sais jamais à quel moment je risque d'être embarquée par la police et condamnée, comme c'est arrivé aux autres épouses, pour avoir caché un clandestin. Je suis tombé en dépression. Mais dans quel régime vivons-nous? est-ce encore la France du pays des droits de l'homme? Bukatzeko, azpimaratu berda, bici hoxuan burroka dela, ez da inoiz ezer irabazia, atzerritik alduden maite minduaren zat, beti, beti burroka tuberar. Adibidez, lotxagarriaden ekintzabat haipatzuna inoen bukatzeko. Duela bost, doxai urte, elgar bizitzen egondiren bikote bat entzat, adibidez. E de magun Maleruski Frantses nationalzionaliitatea duen maiteminua eritzen dela eta eta hiltzen dela. be se gertatzen da,hillabete bat ondoren edo gutxiago batzutan. gelditzen den maiteminduak prefekturaren gandik gutun eeddar bat lortzen du, QTF batdan au QTF da obligation de quitter le territoire français. Ara, beraz, uh, frantziatik atera behar, ez baita gehiago bizi bere maite minduarekin, maite mindua zendu baita. Egoera, biziki da, testu inguru biziki irun batean gaude, baina, biztandena borokatu behar da, ikusten dugu bikote mixtoak ahunt kriminalizatuak zirela, eta ondorioz, uh, lezamurreo banpugik edo maite minduen kolektibo bat uh, muntatuzugu bai honan, cima del cartearen pour ce témoignage poignant et, et je n'ai comment à dire longue route aux amoureux Gleischker Il faisait froid ce mois me semble-t-il Tu avais mis ton beau complet habile Il y avait toi moi et le mois d'avril J'avais noté sur mon carnet utile Le bonheur était au complet Une cigarette au matin Nos cafés doux sur le chevet Le reflet de tes yeux châtains Très vite ensemble Pour recouvrir nos corps qui se tremblent Le bonheur était au complet Pas d'avenir, pas de passé Pas légal, pas illégal Et inégalé, inégalé Te souviens-tu cette lumière étrange La nature recouverte par un ange Et le silence que peu à peu Nos souffles de plaisir Qui s'échangent Le bonheur était au complet Un ange qui passe Et c'est parfait Juste nous deux Et nos secrets Juste nous deux à l'imparfait C'est vrai ton coeur avait une fière allure Le mien pressé battait à toute allure Et le vent fou On tapait la mesure Pour rythmer nos premières aventures Le porneur était au complet Et nos voeux se croyaient malins De rire on est du chevet De notre histoire sans lendemain Je reviendrai à l'aube au mois d'octobre Me souvenir fébrile du mois d'avril Dans la nature et ses couleurs ressobres Rire du temps d'avant du camp n'est-il Le bonheur sera incomplet J'irai mourir sur le chevet Alors on va laisser les, les couples mixtes de, de côté et euh, dans le prolongement d'une précédente émission qu'on qu avait fait sur l'enfermement des familles en rétention et euh, l'impact que cela pouvait avoir tant sur les parents que, que sur les enfants, je, je voulais vous parler d'un projet inédit en France organisé par de, de nombreuses associations et syndicats, projet qui est le procès de l'enfermement des, des enfants étrangers donc ce, ce procès est organisé sur le sur le modèle d'un tribunal d'opinion alors un tribunal d'opinion se donne pour euh, pour mission de, de dénoncer sous une forme juridique des actes ayant porté atteinte aux droits des peuples et ainsi il est compétent pour se prononcer sur tout crime international infraction aux droits fondamentaux des peuples ou des minorités mais également sur les violations graves et systématiques des droits et des libertés des individus Ce tribunal examine une situation sur, euh, sur la base d'une plainte venant d'un ou plusieurs particuliers ou d'un ensemble d'ONG ou d'associations en lutte sur le terrain. Il diffère d'un tribunal au sens habituel du terme car euh, celui-ci en général émane de l'État. Or, il arrive que dans certaines circonstances, le droit et la justice ne peuvent être confiés à l'État ou à ses organes d'autant plus si c'est l'État lui-même qui se trouve sur le banc des accusés. De même, on ne peut pas toujours confier la justice à des instances internationales, car cela mettrait en jeu des, des obligations ou et bien souvent des, des pressions de type diplomatique et qui serait en fait un frein à, à ce genre de procès. Donc le un tribunal d'opinion va se composer de personnes privées et non pas de de donc de personnes représentantes d'un État, personnes privées qui vont en fait devenir des juges et un jury. Comme n'importe quel tribunal euh, pourrait mettre une, une opinion fondée, il va s'appuyer sur la législation, qui est bon nationale ou internationale en vigueur actuellement, sur des commissions d'enquête, sur des expertises, sur des témoignages qui vont euh, servir à établir son jugement. Et euh, il émet, après avoir entendu toutes les thèses, donc y compris celle des États ou des institutions accusées, des jugements, mais aussi des propositions pratiques pour le retour à des situations de droit. Bien évidemment, euh, les sentences prononcées ne peuvent prendre effet, puisque ce n'est pas un tribunal euh, au sens légal du terme, mais le sérieux des avis émis, souvent largement diffusés dans l'opinion publique, est reconnu. Les jugements sont ensuite remis aux autorités nationales et également internationales. Après, il est certain que l'impact réel de de, de de ce procès de ce jugement dépendra de la couverture médiatique, du travail de diffusion de l'information auprès de l'opinion ou encore du travail de, de groupe de pression auprès des instances officielles. Et bien souvent, à cause de, de moyens financiers limités, les bilans d'impact sont souvent inexistants. Donc, On doit la, la création de ce type de tribunal à un Anglais, Bertrand Russell, considéré comme l'un des plus importants philosophes du, du 20e siècle, mais aussi polémiste et militant de gauche. Il reçut le prix Nobel de littérature en 1950 pour l'ensemble de son œuvre, et en particulier pour son engagement humaniste. Le tribunal d'opinion trouve son origine dans le vaste mouvement de décolonisation qui débute après la Seconde Guerre mondiale, Et le premier tribunal est celui que Russell organisait avec Jean-Paul Sartre contre les crimes survenus pendant la guerre du Vietnam. Par la suite, d'autres tribunaux d'opinion furent créés, certains même s'instituant en tribunaux permanents, comme par exemple, euh, pour le plus connu, le tribunal permanent des peuples, qui a été fondé en 1979 à Bologne en Italie. Et ce dernier s'est réuni pour, euh, pour juger, euh, entre autres situations, celle du Sahara occidental, Qui, en fait, euh, qui souhaiterait son indépendance par rapport au, au Maroc, en Érythrée, au Salvador ou encore en Afghanistan. Ils furent aussi jugés les génocides arméniens, donc ce, ce procès a eu lieu à Paris en 1984, ou encore l'occupation chinoise au Tibet en 1992, euh, procès qui a eu lieu à Strasbourg. Le dernier en date euh, ayant tenu audience à Bogota en juillet 2008, sur un sujet extrêmement intéressant le procès portant sur les sur les entreprises transnationales sur et les entreprises transnationales et les crimes contre l'humanité le <t 'en> <t 'en> <t 'en> <t 'en> Erri mugimenduaren ahotsa Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik etatik arte eta gaubeko 8tik 9tik arte. Herriotsak pauzu ekoiztutako saioak. Zinema ziklo kultura hitza Lakasita gaztetxean ostegunero 7:30tik aurrera. Aldizkidetuak, Uztion artean, Aeka, Zimat, Bilgune Feminista eta Antseta Irratiak, hainbat pelikula eskainiko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero zazpiter dietarik aurrera, zinema kultura nitza lakasita gaztetxean. Atxete Nafarroan beharrez dugulako Hasi baino lehen geldi dezagun Zatoz gurekin Apiri lagbil arunbatarekin irunera Arratxaleko zeietan Antoniuti parkean Atxete gelditzeragoaz Ate gelditu elkarlana. Irean onzi takoa. Esinketu burutik. irubikoitzaherriochak.info kontza herriochak C'est donc sur cette base d'un tribunal d'opinion qu'un certain nombre d'associations se sont réunies pour l'organisation, le 14 mai 2011 à Paris, du procès de l'enfermement des enfants étrangers. Il s'agit donc de mettre en cause l'État français sur l'enfermement des enfants migrants pour des raisons liées à leur entrée ou leur séjour sur le territoire français. Comme je viens donc de l'expliquer, un tribunal d'opinion a pour objet d'examiner la responsabilité d'un état, lorsque certains droits fondamentaux sont violés. L'enfermement des enfants migrants est régulièrement désigné comme contraire à nos engagements internationaux, comme par exemple la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou encore la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant. Donc contraire à nos engagements internationaux, mais également aux recommandations adressées par la France, par les différentes instances internationales, notamment par le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU, ou, euh, comme récemment, par la Commission européenne. Un semblable tribunal s'était réuni en 2008 à Bruxelles et en euh, avait en était arrivé à la conclusion d'enjoindre euh, à la Belgique de mettre fin à l'enfermement des enfants dans les centres fermés. Présidé par l'ancien président du Comité des droits de l'enfant de, des Nations unies, cette manifestation avait obtenu un certain retentissement médiatique et avait fait reculer le gouvernement belge qui s'était engagés à réfléchir aux mesures alternatives à la privation de liberté des enfants donc là vous voyez bien ce que je disais tout à l'heure le l'impact le, et l'effet de ce de ces procès euh, sont euh, sont fortement liés à l'impact médiatique euh, et à la couverture médiatique que, qui peut en être fait en france là la, la question est régulièrement posée donc la question de l'inferement des enfants est régulièrement posée Et malgré certaines préconisations d'autorités administratives indépendantes, comme notamment la défenseur des enfants, qui, comme son nom l'indique, a pour mission d'assurer que les droits reconnus aux mineurs sont respectés, les autorités se refusent à envisager de mettre fin à la privation de liberté d'enfants dans les zones d'attente et, euh, s'agissant des centres de rétention, considèrent que l'enfermement des enfants avec leur famille participe au respect de la Convention des droits de l'enfant qui prévoit et qui enjoint les États à ne pas séparer les enfants de leurs parents. Et euh, ce, ce cette position en fait, entretient une fiction que ces enfants ne sont en réalité pas privés de liberté puisqu'ils ne font qu'accompagner leurs parents. Le procès de l'enfermement des enfants étrangers aura donc pour objet de dégager un certain nombre de faits significatifs relatif à la privation de, donc de, de la liberté et en recueillant des témoignages donc de familles qui, euh, qui ont été enfermées, témoignages mais aussi de, de rapports d'experts sur les traumatismes que, qui peuvent être liés à l'enfermement. Il aura également pour objet de passer en revue les normes internes et internationales et notamment de dégager si les faits qui lui sont reprochés constituent une privation de liberté en violation des textes et surtout si le traitement réservé aux enfants peut être considéré comme inhumain ou dégradant ce qui est sanctionné par euh, les engagements internationaux de la France. Le tribunal donc réunira un panel de juges présidé par une personnalité de stature internationale mais également de personnalités issues du monde judiciaire ou encore de ou encore universitaires ou euh, de personnes connues pour leur influence morale. Bien évidemment, euh, comme tout procès digne de ce nom, euh, l'accusé, donc l'État français en l'occurrence, sera convoqué pour s'y défendre. Et si le cas échéant, sa, sa représentation faisait défaut, un avocat lui sera désigné d'office. Donc, euh, rapidement, plusieurs euh, associations et organisations ont, euh, ont signé donc ce, ce, cet appel et euh, participent à l'organisation de ce procès. Donc des associations comme le l'assistance nationale aux étrangers aux frontières la laCIAD la défense des enfants internationales mais également euh, des, des syndicats donc le syndicat de la magistrature le syndicat d'éducateurs spécialisés qui travaillent donc avec les, les, les enfants placés euh, en foyer ou encore euh, des syndicats de, des syndicats d'enseignants Donc cet événement aura donc lieu le 14 mai 2011 à Paris et nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler au moment venu. On s'est levé tôt ce matin Puis tu m'as pris par les épaules Les gens dans leur barbe ont souri, Pour ne pas être surpris Car ils savent vient que nous n'aurons Pas de moum, Jérôme Puis ils nous ont jugés de haut Cela ne nous fait même plus mal S'il fallait répondre illico La vie deviendrait infernale Pour tous ceux qui n'auront pas de moum, Jérôme Nous qui refusons les ghettos De ceux qui pourraient être à la page s'enferront un peu idiots Dans ces quartiers comme des cages Faites pour ceux qui n'auront pas de môme Jérôme En qui ne trouve rien à dire à juger ou à compromettre Comment trouve-t-il temps à rire à se moquer, à se permettre Des mots sur ceux qui n'auront pas de môme Jérôme Et puis un jour nous partirons Dans un transport original à voilée à vapeur au fond De cet humour un peu bancal Surtout ceux qui n'auront pas de môme Jérôme Ils Nous prendrons le chemin bizarre Celui de l'ignorance humaine Loin de tous ces consens sans Que cultive pourtant la haine Contre tous ceux qui n'auront pas de môme Jérôme Et puis un jour nous partirons Dans un univers incroyable Et des millions d'enfants riront De ne pas croire cette fable L'histoire de ceux qui n'auront pas de môme Jérôme Nous prendrons le chemin étrange De cette vie un peu minable De ceux qui vivent loin des anges Abandonnés des dieux louables De tous ceux qui n'ont pas de môme Jérôme Et puis un jour nous partirons Dans un univers incroyable Et ces millions d'enfants feront Un vacarme de tous les diables Et cette fois ils seront nos mômes Jérôme On aimera tout ce matin Et la vie nous portera drôle Une ribambelle de gamins Des marmots se tenant la main, et cette fois ce seront nos mômes, Jérôme. Alors pour clôturer cette heure d'antenne, je voulais vous, vous présenter les, les Ogres de barbac. Euh, ce sont quatre frères et sœurs dont, dont l'aventure musicale commune démarre en 1994. pardon. Donc Dès l'origine, ils il s'attellent à produire une musique euh, inclassable qui brasse leurs multiples influences, trouvant leur origine dans la chanson française à texte, la culture tzigane ou l'esprit alternatif des, des années 80. Ne s'inscrivant pas directement dans une, dans une lignée, Les ogres sont les passeurs d'un univers attachant et tolérant, où l'on rend hommage aux petits, où l'on narre entre réalisme et poésie, et poésie du quotidien des tranches de vie familières, l'apreté des des désillusions, mais aussi la puissance des espoirs. Plus que vraiment engagé n'ayant pour but que de suggérer des pistes de réflexion, nombre de leurs textes portent la marque des préoccupations citoyennes de gens impliqués dans les questions donc de, de, de société actuelle. Ils font la preuve d'une étonnante capacité à développer de, de nouveaux et atypiques projets, comme par exemple l'aventure commune avec un autre groupe un peu de la même trempe qui s'appelle les Hurlements de Léo, ou encore la, la Fanfare du Belgistan. 16 ans après leur début dans la rue, et toujours dans la plus totale indépendance, les Ogres ont donné pas moins de 2000 concerts, du premier dans un squat, en région parisienne, à ceux récents à l'Olympia aux zénith de Paris, et ont vendu près de 6 600 000 albums. Posez-vous la question, combien de groupes connaissez-vous qui aient fait preuve au long de leur parcours de tant d'inventivité, d'audace, de constance dans la qualité, de détermination, de sens du partage, d'absence de compromis et d'un tel ancrage viscéral à l'idée même de liberté Cherchez bien. Dans votre... leur dernier album Comment je suis devenu voyageur est dans les bacs depuis le 15 mars ils ont entamé une tournée et le samedi 9 avril 2011 ils seront à Hortès à la salle La Moutette alors si vous êtes en terre béarnaise le week-end prochain je vous recommande vivement de passer la soirée en leur compagnie et pendant donc cette heure d'antenne le leur album Avril et vous sorti en sorti en 2006 a accompagné les, les pauses musicales donc de cette heure d'antenne. Et je vous recommande encore vivement d'aller les écouter et d'acheter leur leur album. convaincu d'avoir vécu Et ils n'ont plus rien à perdre Ils ont déjà tout perdu Ils sont des milliers que des hommes En uniforme et déçu est de n'avoir rien vaincu Et ils n'ont plus rien à perdre Ils ont déjà tout perdu Ils n'ont plus rien à perdre Ils ont déjà tout, ils ont des... tout ils déçu Ils n'ont plus rien à perdre Ils ont déjà tout vaincu Non, Ils n'ont plus rien à perdre Ils ont déjà tout perdu Ils n'ont plus rien à perdre Ils sont déjà tous desçus, Ils n'ont plus rien à perdre Ils ilss sont déjà tout vaincus. bien, on arrive à la fin de l'heure d'antenne. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous sur euh, Anchita Eratia dans, euh, dans 15 jours pour l'émission Gou kunka Traité de chien, je ne vais pas bien J'abois partout comme un toutou, comme un toutou J'ai les oreilles taillées en pointe, le nez qui sente Je bave sur des rideaux satin et j'ai des corps sous mes coussins Elle m'a au poil, je suis au pied fidèle Si mademoiselle râle, elle peut mettre un infidèle Depuis qu'elle m'a traité d'oiseau, je ne suis pas bon Je siffle les piailles comme une caille, comme une caille J'ai un bec et deux ailes au dos, comme un cordon J'ai l'impression qu'elle abuse Je suis méfiant comme une buse Elle caresse mes plumes Je roucoule auprès d'elle Mademoiselle allume Et je tiens les chandelles Depuis qu'elle m'a traité de rat Je ne suis plus moi J'ai le dégoût d'un rat dégoût D'un rat dégoût Le museau fin l'air pas très bien d'un rat rondin Quand elle me jette à la figure Tu finiras par faire fourrure Si je dors la ville Elle couchera des champs Si c'est au champ tranquille Un rat sera content Et depuis qu'elle m'a traité d'âne, j'ai mal au crâne Je suis chargé comme un mulet, comme un mulet J'ai les oreilles qui pendouillent, bonjour l'andouille Si mes sabots sont tout crotés, elle me fait vraire sans rigoler Elle me brosse le dos, moi J'ai les yeux qui piquent, je porte des salauds Elle trouve sa pratique Depuis qu'elle m'a traité d'arrange, je suis à agran Aussi méchant qu'un requin blanc, qu'un requin blanc Je me suis fait enfiler citrons comme un poisson Si je me noie dans ma baignoire Ça fait des ronds dans l'eau bizarre la a pillé mes tripes Mes écaillés, j'ai froid Si ma demoiselle tripe, Un autre y les toi Depuis qu'elle m'a traité de bouc J'ai l'air d'un plouc J'ai l'air nigo comme un chevreau Comme un chevreau Mais j'ai l'odeur de son fromage de 10 ans d'âge Mais ça beau tout crotter et cul, mes cornes bien entretenues Je lui parle, elle s'enfuit, je bégaye, s'ennuie Si je trouve ça marrant, elle couche avec du rond Elle m'a traité d'or autant, je fais du sang Lâché bleu comme un paresseux, un paresseux Je fais travail et mes ménages, je fais le singe Pour apprendre à l'apprivoiser, je fais gorille, chimpanzé Et s'il fait froid ce soir, moi, je fais la grimace Je suis seul dans le noir, c'est pas moi qui l'enlace Et pour terminer ce mestier en de vipères Je voudrais trouver ma meneuve fort comme un boeuf Pour lui dire tout ce qui m'embête, même à Je bavarde comme une pique Elle ne m'écoutera pas, tant pis Ma demoiselle s'enchante Elle nous fait des rondelles Et c'est moi qui les chante Je vais finir sans elle Elle aurait fait ma biche J'aurais été son serre Mais mademoiselle riche Et chasse à court mes nerfs Erri hotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak Egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte Eta gabeko sortzietatik bederatziak arte Pausumediak ekoiztutako saioak